Tu le Seigneur de gloire Tu es devenu vers le sien Et le sien ne t'avait pas reçu Alors que tu étais Tu es Et tu demeures la lumière des hommes Merci Seigneur Parce que moi j'étais reçu Et tu brilles dans ma vie Pour l'éternité car tu es le soleil Le vent Lorsque tu te lèves Mes sens s'éveillent Lorsque tu brilles Mon esprit ne cesse de me dire Que tout est possible Je crois et j'avance Brille, brille encore dans ma vie Tu so, as vaincu la mort Tu es le prémuné par mille ans Tu es celui que la terre n'a pas pu Porté a gardé pendant trois jours Tu es les soleils le vent Tu es les soleils le vent Le fer est fort, mais le feu les fond Le feu est fort, mais l'eau l'éteint L'eau est forte, mais le soleil l'évapore Le soleil est fort, mais le nuage les cache. Les nuages sont fortes, mais les vents les dispersent. Le vent est fort, mais la montagne le résiste. La montagne est forte, mais l'homme l'a l'aplanit. L'homme est fort, mais la mort l'anéantit. La mort est forte, mais Jésus l'a vaincu. Car après trois jours dans le tombeau, il est sorti libre et vainqueur. Il est assis à la droite du terre, éclairant tous les hommes sur cette terre des humains. Il commence et termine la journée. Il commence, termine la il commence et termine la vie. Et il peut recommencer une nouvelle vie. Car il a une vie, il a deux en abondance. Merci Jésus. seigneur et mes yeux ne laisserront de me diriger vers toi seigneur Et la Bible me dit, lorsqu'on tourne vers toi le regard, on est rayonnant de joie, parce que tu éclaires, Seigneur, et la Bible me dit qu'on est transformé à ton image, oh Dieu, éclaire davantage pour que je sois transformé à ton image, pour que je te ressemble davantage, et que ma vie puisse éclairer, éclairer tous les hommes, parce que toi, tu as dit dans ta parole, on n'allume pas une lampe pour la placer sous la table, on la place au-dessus, au-dessus de la montagne, pour que cette lumière puisse éclairer tous les hommes, comme tout. Toi tu éclaires et je sais que j'éclairerai aussi Parce que tel tu es, tel tu es. Reçois l'honneur, reçoit la louange, reçoit l'adoration reçoit Seigneur les actions de grâce Venant dans mon cœur Seigneur, mon cœur éclairé Éclairé par ta grâce, éclairé par ta lumière Éclairé par ta fidélité Parce que toi tu élèves, tu te lèves Et tu brilles dans mon cœur, tu brilles Tu bril, soleil levo, soleil levo.